Nous sommes arrivés au numéro 14 de notre série sur la réforme. Nous allons voir qui est Babylone. Une mise au point avant de commencer. Quand j'utilise le terme protestant, je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement des chrétiens de droite là, qui haïssent l'Église et tout ce qu'elle représente. Ceci dit, eh bien, commençons notre étude. Martin Luther a dit que l'Église catholique était Babylone de l'Apocalypse. Parce que selon lui, l'Église était apostate. Premièrement, le mot Babylone ne se réfère pas à une Église apostate. Rien dans la Bible ne permet de faire cette interprétation.、Le、Babylone n'est pas non plus une religion mondiale, encore moins une religion chrétienne mondiale. Ça, ça serait plutôt merveilleux. Il n'y a aucun verset biblique pour appuyer ça non plus. Babylone n'est pas l'Église catholique non plus. Ça, c'est l'interprétation que Martin Luther donnait pour diaboliser l'Église, pour donner la permission à la conscience des gens de diaboliser l'Église avec lui. Je l'ai déjà dit, Luther ne voulait pas réformer l'Église, il voulait la jeter par terre, la détruire et la remplacer. Apocalypse 17, 3 à 8. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, important ça, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La Rome impériale des premiers siècles était adonnée à ce culte. Il s'agissait de la déesse Ishtar, dont le culte consistait, entre autres choses, en des prostitutions sacrées. À l'époque babylonienne, on demandait aux femmes de se prostituer une fois par année, en son honneur. On comprend la nature révoltante de ce culte devant la face d'un dieu trois fois saint. Sur son front était écrit un nom, un mystère Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je crois que Jean a vu les terribles persécutions chrétiennes qui se sont étendues sur 325 ans. Persécutions par l'Empire romain. Apocalypse XVIII, III à XXI. Elle est tombée, elle est tombée, Babylon e la Grande, elle est devenue une habitation de démons. Un r e p è r e de tout esprit impur, un r e p è r e de tout oiseau impur et odieux. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire、euh, romaine, la réputation décadente de Rome n'est plus à faire.、Hein? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point p e u r à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-les comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s a i t g l o r i f i e r et p l o n g e r dans le luxe, autant d o n n e r l u i de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre, qui Se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Vous voyez, Babylone est une ville, ce n'est pas une église. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. La Babylone décrite ici fait du commerce par voie de mer uniquement. On parle de navires et de marins. Je crois que cette description ne parle pas de commerce moderne, mais d'un commerce antique. Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre. De soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en é r i n en fer et en marbre, de c i n n a m o n e d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. Ça ne parle pas de voiture, ça parle de chars. Les petites barouettes avec deux roues, là, tirées par deux chevaux, c'est ça, là, le genre de c h a r Les choses qui sont regardées comme des richesses font rire un peu. De la cinnamone, des aromates, du parfum, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, la farine, etc. La moitié de ces choses étaient regardées comme des marchandises précieuses dans les premiers siècles, mais plus maintenant. Les épices, on en a un sachet pour un dollar ici au Québec, et la farine fine, on en a deux kilos pour trois ou quatre dollars. Du parfum, de l'encens, des aromates et de la m y r e Mais il n'y a rien là-dedans qui soit précieux pour nous aujourd'hui, là, dans notre monde. Pas au point qu'il faille aller au bout du monde pour se les procurer. là. Connaissez-vous quelqu'un qui a fait fortune en vendant de l'encens de nos jours Soyons sérieux. là. Jean ne parle pas d'une époque de la fin des temps, mais des tout premiers siècles tout au plus. N'essayez pas d'identifier l'Église catholique avec ça. ça. Ça colle pas du tout. là. Verset XIV. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates, magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras pas. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront malheur, malheur la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses. Ça décrit beaucoup l'Empire romain.、Hein? Les tuniques de fin lin, de pourpre et d'écarlate ressemblent beaucoup、euh, aux tuniques rouges romaines.、Là. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Il s criait et disait e n Malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer. En disant ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. L'ange parle de quelque chose qui est très près d'arriver, et même il en parle comme de quelque chose qui est déjà arrivé ou sur le point d'arriver. Babylone est un empire. On parle de Babylone, la grande. Saviez-vous que le Vatican est le plus petit État du monde? En 2014, on comptait 921 habitants sur une superficie totale de 0,439 km, ² ce qui en fait le plus petit État au monde ainsi que le moins peuplé. L'Église n'est pas un empire terrestre, alors que la Babylone de l'Apocalypse est un empire politique qui s'étend sur toute la Terre. Elle est la m è r e des impudiques. L'Église catholique n'a jamais eu de filles, premièrement. Par contre, si nous regardons les Églises protestantes, là, c'est une autre histoire. Il y a eu plus de dix mille dénominations depuis Martin Luther, toutes sorties les unes des autres, ou presque. Le protestantisme a eu beaucoup de filles. Non, les impudiques en question sont tous les pays sur lesquels l'Empire romain régnait à l'époque de Jean et qui avaient adopté leur culte païen. L'analogie à Babylone. Est intéressante. L'Église catholique n'a toujours eu qu'un seul langage et une seule doctrine partout dans le monde. Babylone est plutôt le symbole des langages divisés qui ne se comprennent pas les uns les autres et qui se font la guerre. Que voyons-nous de toutes les dénominations protestantes qui existent dans le monde aujourd'hui Des Églises divisées, des théologies contradictoires, des querelles sans fin et une unité impossible. Si une religion ressemble à Babylone, c'est bien davantage le protestantisme que le catholicisme. Cette mère des impudiques, qui était-elle historiquement Eh bien, c'est l'Empire romain qui a persécuté à mort les premiers chrétiens pendant 325 ans. C'est pas autre chose, cherchez pas plus loin. C'est une prophétie qui est déjà accomplie. C'est le seul empire qui existait à l'époque de Jean. Les protestants interprètent fautivement ce texte pour l'appliquer à l'Église catholique. Je crois que ce n'est pas une interprétation fidèle au contexte original, mais une mesquine tentative pour justifier la haine qu'ils ont contre l'Église. Haine qui leur ont souvent été transmise par d'autres avant eux. Cette transmission impure dure depuis 500 ans. Quand nous lisons l'Apocalypse, il ne faut pas oublier ce que l'ange dit à Jean tout au début de ses révélations. Apocalypse 1,1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Laissez-moi maintenant citer le manuel d'histoire de Daniel Rops intitulé L'Église des apôtres et des martyrs, édition 1948. L'Apocalypse n'a certainement pas une application futuriste, puisqu'il nous est dit que ces choses doivent arriver bientôt et non quelques milliers d'années plus tard. Les évangélistes n'en finissent pas de se contredire dans leur interprétation futuriste des prophéties. C'est forcé, car comment voulez-vous être sûr de quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Dieu ne nous a pas laissé ce livre, l'Apocalypse. Pour que l'Église essaie de deviner ce qu'il veut dire ou pour nourrir notre goût de la science-fiction. Le livre de la Révélation n'est pas un livre de devinette. s L'interprétation futuriste est une terre fertile, plus que fertile, à la controverse et aux querelles de mots. Par contre, étudier l'Apocalypse à la lumière de l'histoire portera unanimement tous les croyants. À glorifier Dieu bien davantage en voyant les extraordinaires accomplissements de la plupart des prophéties apocalyptiques. Cette persécution occupa les dernières années du règne de Dominicien de 92 à 96, et dut être violente car le pape clément écrivant en 96 à l'église de Corinthe s'excuse du retard qu'il met à lui répondre sur les malheurs et les catastrophes qui ont accablé la communauté romaine. Qui eut probablement recours à des procédés voisins dans leur barbarie à ceux de Néron et qu'elle est non seulement frappée à Rome mais aussi dans les provinces. Le texte de l'Apocalypse est l'œuvre que saint Jean écrivit au cœur même de la tourmente. C'est l'atmosphère tragique dans laquelle va désormais grandir le christianisme, sans cesse sous la menace et marchant dans son propre sang. Il est dit que ceux qui n'adoraient pas la bête et son image étaient tués. Pour les premiers chrétiens, la bête de l'Apocalypse, c'était l'empereur Domitien. Interpréter l'Apocalypse comme contenant que des prophéties futuristes, c'est partir d'un postulat faux. Il n'est pas sage de transporter dans nos jours des événements historiques vieux de 1500 ans pour essayer de leur faire dire toutes sortes de trucs. Quelqu'un me dit un jour c'est l'Église catholique qui persécutait les premiers chrétiens. Mais quand allez-vous cesser de croire et de répéter toutes les bêtises que vous entendez? Les premiers chrétiens étaient catholiques. Ils ne persécutaient personne. Ce sont eux qui étaient persécutés par l'Empire, frères et sœurs. Pensez-vous、bon, un peu. Un autre chrétien me dit que tout ça, ça ne changeait rien, puisque l'Église catholique était l'héritière de l'Empire romain. Qu'est-ce que ça veut dire encore que ce truc? Voyez-vous l'espèce de lavage de cerveau ici encore. Comme si l'Église que les apôtres ont fondée avait tout à coup hérité de tout ce qu'il y avait de mauvais et d'abominable dans l'Empire. C'est du gros n'importe quoi. Au contraire, le témoignage de l'histoire, c'est que l'Église a tellement irrité la bénédiction de Dieu qu'elle a grandi et infiltré toutes les branches du gouvernement de l'Empire et a pris sa place complètement. Ensuite, il a aboli tous les cultes païens et rendu officiel le christianisme comme seule religion d'État, ce qui est un tour de force absolument incroyable. Je vous rappelle que j'ai été protestant pendant plus de 30 ans et que j'ai lu une montagne de leurs livres sur l'Église catholique. Ils ne sont bons qu'à tordre les faits historiques en leur faveur et dépeindre l'Église comme une entité diabolique. Je vous rappelle ce que le Seigneur a dit en Matthieu 18, 6, 7. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Personnellement, un jour, j'en ai eu ras la calotte des protestants, puis de leurs procédés malhonnêtes, dans le but de faire haïr l'Église aux gens. Ceux qui ont écrit ces livres rendront un compte sévère au Seigneur. Changer l'histoire, c'est comme changer la Bible. Tordre des faits historiques, c'est comme tordre des versets bibliques. C'est tout aussi grave. Se servir de faits historiques tordus ou de versets bibliques tordus pour mentir est un seul et même péché aux yeux du Seigneur. Laissez-moi vous parler un peu de l'Église et de ses bienfaits maintenant. L'Église est venue et a changé la face du monde. L'Église est l'incarnation, l'apparition visible du vrai et du bien sur la terre. Les méchants ne peuvent la tolérer. Les méchants voudraient la supprimer, lui enlever la lumière. L'air, le soleil et la liberté. L'Église les importune, les exaspère. Monseigneur g u i b i e r a écrit Les insensés qui veulent la supprimer n'ont rien pour la remplacer, sinon des phrases et des ruines. L'Église, mieux que n'importe qui, a formé des hommes utiles sur la terre. Ces légions généreuses d'hommes et de femmes se dévouent sans trêve ni merci au soulagement de tous les besoins de la pauvre humanité. L'Église seule console la souffrance. L'Église seule console l'humanité au milieu des épreuves de la vie. L'Église parle au nom du ciel et vient calmer nos anxiétés. L'Église embaume et transfigure notre rapport avec la mort. L'Église a fondé l'instruction primaire universelle et gratuite. Il n'y a pratiquement pas un seul hôpital dans le monde qui n a été fondé par des missionnaires catholiques. Montesquieu a écrit La religion chrétienne n'a d'autre s objet s que notre bonheur ici-bas. Amen. Dans l'ordre social, l'Église a opéré des changements et accompli des progrès qui devraient soulever notre admiration et provoquer notre éternelle reconnaissance. Elle a modéré le pouvoir des rois, des ministres et des princes elle a créé la liberté vraie, l'égalité légitime. e l l'a e exalté et glorifié les pauvres, les petits, les faibles. S'est élevé contre le racisme et contre les guerres. L'Église, à cause de ses bienfaits, mérite d'être aimée de tous. L'Église a, malgré ses défauts et ses fautes, été le sel de la terre et elle l'est encore. Tandis que beaucoup de dénominations protestantes sont en train de s'aligner avec les valeurs du monde, L'Église catholique tient la barre de la spiritualité et de la morale dans les limites de la morale biblique et évangélique. Il y a à peine 50 ans, il y avait des centaines de milliers de religieux et religieuses, tous dévoués au service des pauvres, des enfants et des malades. On pouvait aller dans n'importe quel hospice et n'importe quel pays. Et vous trouviez la jeune sœur qui se dépensait nuit et jour dans les asiles sacrés de la souffrance, qui usait sa vie dans les écoles, qui berçait dans ses bras et pressait sur son cœur les orphelins, qui recueillait la vieillesse abandonnée, qui touchait de deux mains caressantes tous les maux, toutes les blessures, toutes les plaies, et qui verse des torrents de bienfaits. Et là où ces héros de la charité ne sont plus, c'est parce que l'on ne leur permet plus d'y être. L'Église est venue pour faire couler dans les veines de l'humanité un fleuve de charité. Matthieu 7, 18, Jésus a dit Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Pour tous ces bienfaits et bien d'autres encore, ne parlez plus en mal de l'Église. Rendez plutôt grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'elle a apportés sur la terre en son nom. L'Église catholique nous a donné la Bible elle encourage à lire et à mettre en pratique les Évangiles. Elle s'élève contre toutes les persécutions chrétiennes dans le monde et les dénonce. Alors il me semble que celui qui n'est pas contre vous est pour vous. J'ai déjà été moi-même un protestant très convaincu et très militant. Moi aussi, je placardais mes griefs sur les portes de l'église de ma paroisse. J'étais une vraie peste. Mais à force de m'instruire et de lire, j'ai constaté que j'avais subi un lavage de cerveau avec tous ces livres anticatholiques que j'avais lus. Mais Revenons à notre sujet. Durant la période babylonienne, Esaïe a aussi exhorté les Juifs à sortir de cette ville idolâtre, car Dieu allait la punir pour tous ses péchés criminels. En effet, l'idolâtrie, la vraie, consiste en des sacrifices humains et des cultes aux démons. Ceux qui participaient à ces cultes pouvaient faire usage des prostituées de leur temple. Dieu disait à son peuple de sortir de cette ville, car il allait la châtier. La chose est arrivée. Les Mèdes et les Perses ont pris la ville et l'ont détruite et tué tout le monde. Je ne vois pas l'Église catholique là-dedans. Il n'y a pas de sacrifice humain, de culte aux démons, de sorcellerie ou de prostituées dans les Églises catholiques. Puis désolé, vous allez devoir trouver mieux que ça. On nous a enseigné Babylone du chapitre 17 de l'Apocalypse et l'Église catholique. Tout le monde croit ça aujourd'hui dans les milieux baptistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, adventistes et autres. Moi aussi, je croyais ça. Je l'ai cru pendant 25 ou 30 ans. C'est ça que tout le monde disait, alors je ne me posais pas de questions. Quand je me suis mis à étudier l'histoire de l'Église primitive et ce que croyaient les premiers chrétiens et les générations qui y ont suivi, j'ai réalisé que cette doctrine d'associer Babylone à l'Église catholique n'était apparue que 1500 ans après le Christ. C'est Martin Luther qui a inventé cette doctrine. Ce n'est pas la Bible. De tout temps avant ça, Les premiers chrétiens et toutes les générations suivantes ont toujours identifié Babylone comme étant l'Empire de Rome. La Rome impériale qui persécutait l'Église et qui était ivre du sang des saints. L'Empire romain a persécuté l'Église pendant plus de 325 ans. Il est dit que Dieu allait juger cette Babylone et la détruire pour venger son peuple. Et lorsqu'on regarde l'histoire, on voit bel et bien au Ve siècle. que Les invasions barbares sont arrivées et i l s ont mis Rome à feu et à sac, exactement comme Jean l'avait prophétisé. Martin Luther s'était donné comme mission non de réformer l'Église, mais de la renverser, il y a travaillé très fort. Tout ce qu'il a pu trouver dans la Bible, tous les passages qu'il pouvait tordre et se servir ensuite contre l'Église et ses enseignements, il l'a fait. Martin Luther ne lisait pas la Bible pour y trouver la vérité. Mais y trouver du matériel qu'il pourrait retourner contre l'Église. Luther s'était forcé de dépeindre l'Église de façon à créer un sentiment de scandale et d'aversion chez les gens. Il n'était pas très difficile de faire entrer tout ce qu'on voulait dans la tête d'une populace mal instruite et qui savait à peine lire et écrire dans le meilleur des cas.、Là. Frères et sœurs, ça fait cinq siècles que les protestants interprètent Apocalypse chapitre 17 et 18 de cette façon. Cinq siècles de traditions fausses. Alors remettez en question tout enseignement qui vous est parvenu de la Réforme, parce que ce n'est pas avec sincérité qu'on a fait naître ces doctrines, mais par esprit de malveillance. Et tout ça, c'est très facile à prouver. Vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quelle encyclopédie ou lire le livre œuvre de Martin Luther. Au temps de Luther, le pape était Léon X, et il disait de lui que c'était l'antéchrist de la Bible. Alors, on s'attendait, d'une journée à l'autre, que Dieu détruise Babylone. Mais le pape a rempli son mandat, il est mort, et un autre est venu lui succéder. Alors, on disait du nouveau pape que c'était lui l'antéchrist, cette fois, et qu'on devait s'attendre à ce que Dieu détruise cette Babylone, comme l'avait dit Luther. Mais ce n'est pas arrivé. Et à chaque fois qu'il y a eu un nouveau pape, les protestants se disaient Oh là là, cette fois, ça y est, pas de doute. Et vous remarquerez, à chaque fois qu'il y a un nouveau pape, les protestants disent Oh là là, cette fois, il n'y a pas de doute. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Celui-là, c'est vraiment l'Antéchrist. Alors tout le monde s'attend à ce que Dieu détruise l'Église catholique, mais ça n'arrive jamais. Et en 500 ans, ce n'est pas arrivé. Un nouveau pape qui arrive, les protestants disent Oh, c'est lui l'Antéchrist, il n'y a pas de doute. Elle est tombée, Babylone la Grande. On en voit comme ça qui monte sur les tables sur Facebook, là, chaque fois qu'un nouveau pape arrive. Mais il n'y a jamais rien qui se passe. Ça fait 500 ans que les protestants attendent que Babylone tombe, mais elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Frères et sœurs, ça fait 500 ans que vous criez à l'antéchrist, à la fin des temps et à la destruction de Babylone à chaque fois qu'il y a un nouveau pape. Luther fait une prophétie même qui devait s'accomplir durant sa vie. Et ça fait 500 ans de ça et elle ne s'est pas encore accomplie. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas encore Vous ne voyez pas qu'on vous a bourré le crâne Après 500 ans d'erreur, vous commencez pas à vous demander un petit peu si ce que la Réforme vous a enseigné pouvait être faux Tous ces prophètes de malheur qui ont prophétisé la chute et la destruction de l'Église vous ont menti. Il vous ment à chaque génération. Le diable voudrait bien détruire l'Église, mais Dieu ne l'a jamais permis. Martin Luther est mort et l'Église est encore là. Après lui, Jean Calvin a prêché la même chose. Jean Calvin est mort, mais l'Église est encore là. Tous les réformateurs se sont amenés les uns après les autres, prophétisant la destruction de Babylone. Ils sont tous morts, mais l'Église est toujours debout. Ce sont les réformateurs qui sont tombés, pas l'Église. Après 500 ans, ça se peut-tu que l'Église ne soit pas Babylone finalement Après 500 ans de fausses prophéties qui ne s'accomplissent pas, vous ne devriez pas vous poser des questions un petit peu Cette prophétie à propos de Rome s'est déjà réalisée. Le sac de Rome est survenu en 390. Voilà ce que Jean avait prophétisé. Un manuel d'histoire dit Les Gaulois brûlent donc Rome. Et t u les habitants demeurés sur place. Selon l'historien Tite l i v e qui a assisté à ce spectacle, il dit Après le meurtre des hauts personnages, on n'épargna plus personne. Les maisons furent pillées et incendiées. L'existence même de la cité semble être menacée. L'église catholique de l'époque n'était pas Babylone, puisqu'elle a survécu et est devenue plus forte et plus grande que jamais à travers le monde entier. Je cite mon manuel d'histoire. Un deuxième sac de Rome a lieu du 24 au 27 août en 410 par les v i s i g o t h s Les v i s i g o t h s d'Alaric Ier réduisent Rome à la famine, puis entrent dans la ville par la porte Salaria le 24 août. Rome est pillée pendant trois jours avec la recommandation d'Alaric d'épargner la vie des hommes et l'honneur des femmes. Défense est faite de brûler les édifices religieux, les basiliques de Saint-Paul et de Saint-Pierre étant des asiles inviolables. Ils épargnent tous ceux qui trouvent refuge dans les églises et rendent ensuite aux basiliques tout ce qui leur a été pris. Alors ce fameux Alaric Ier était vraiment le bras de la justice de Dieu. Jean n'a jamais parlé de l'église catholique dans l'Apocalypse. Quand il a prophétisé de sortir de Babylone, C'était pour avertir les chrétiens de sortir de Rome avant sa chute, de la même façon dont Jésus a averti les chrétiens de sortir de Jérusalem avant sa prise par les Romains. Voilà la juste interprétation biblique et historique, frères et sœurs. Conclusion, é p h é s i e n s 5, 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que le Christ est mort uniquement pour l'Église de sa génération et celle des apôtres Non. Je ne crois pas. Dieu a aimé son Église pendant deux mille ans, malgré toutes ses fautes. Christ n'a jamais enlevé son amour à l'Église, ni sa faveur. Vous faites grand mal au royaume de Dieu en fomentant la division et en dénigrant son Église. Revenez à votre bon sens et ne péchez plus. Amen.